Nous savons que vous avez certainement pleuré à chaudes larmes la semaine dernière, dû au fait que nous ne pouvions être présents. Séchez vos larmes de sang, puisque nous sommes ici ce soir avec la ferme intention de redoubler les efforts afin de vous rendre la soirée encore plus insupportable que d'habitude. <rire> Nous vous avons préparé une mixture peu recommandable et voire indigeste dans laquelle vous retrouverez certains éléments identifiables tels le trash, le death, le heavy et le crossover. Tout le monde à table pour ce fessin toxique puisque voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Mais ça aurait pu être encore bien pire. Au lieu d'avoir le médecin et son assistant, vous auriez pu avoir l'assistant et son médecin! <rire> p r i l l e z pour ne pas y survivre en foiré, cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause he and I said so. vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 8 mai de l'an de disgrâce 2012. Je suis le docteur Payne Pendragon et je suis accompagné, encore une fois, de ce pestilentiel gobelin sinistros. Bonsoir.、Mm -hmm. dit-il sournoisement. En espagnol. Oui, <rire> en espagnol. Alors, tous ceux qui, la semaine dernière, étaient aux commandes de réanimation et que vous avez trouvé votre compte, ben, vous étiez carrément dans les limbes. <rire> oui, ce n'était pas nous. Non, effectivement, ce que vous venez d'entendre n'est pas la porte de grange qui vient de s'ouvrir, mais bien la trappe de Sinistros. <rire> eh <Et> oui. Il y a une espèce de grincement oui, étrange, oui. mais il faut s'attendre à tout ça ici. La semaine dernière, on ne pouvait pas faire l'émission parce que, b e n pour diverses raisons, mais aussi parce que c'était une fin de session ici, même à l'établissement de LucTR. Ça n'a pas avait... fini déjà, ça Non.、Et、il y avait émission spéciale et partie de tout autre. Donc, nous nous sommes abstenus de nous、euh, faire entendre, n'est-ce pas Effectivement. De toute façon, nous ne serions pas entendus tout court. Effectivement aussi. Comment vas-tu? Bien, ça va pas pire. Ce s t qui veut dire. Bien, ça va pas pire.、Ah, okay. Même si t'en as rien à foutre. Moi, j'en ai plus, à, plus de quoi à foutre. Ah, c'est bien. Oui. Mais pas pour les raisons que tu penses. Ah, non, je pense pas. f e o n'y a pas d o u Je vais t'expliquer pourquoi. Je veux savoir comment tu vas. Parce que quand tu me dis que ça va bien, je me dis tout le temps,、ah, ben, c'est pas encore cette semaine, je vais m'en débarrasser. Non, t'as manqué ton coup. Laisse-la. t u v i e n s t u à point qui sait t'attendre? Ah, t'es patient, t'es patient. Non, c'est pas vraiment ma vertu, <rire> dois le dire. <rire> eh bien, oui. Est-ce que le docteur est devenu fou? Non, c'était déjà fait. Effectivement, c'était du Iron Maiden. Oui, donc, es-tu devenu fou? <rire> oui, je le suis. Ben, je ne s u i s pas devenu, je cultive cette folie.、Euh, jour après jour, c'est une, c'est une besogne de, de, moine, mon ami, cultiver cette folie. Il s'agissait ici, mais je dois dire que j'adore cette pièce-là, et ce, même si elle est interprétée par... r u c e Dickens. Oui, effectivement. que Je pense que c'est pas mal connu de tous les auditeurs que je s u i s p a s un f a n mais pas du tout de Bruce Dickinson. Mais, ici, à l'occasion, eh bien, je pense que c'est le, comment dit-on, déjà, e、euh, Ton petit côté qui est t e l e n t que t'assumes. u Non, c'est pas, non, c'est pas ça, je vous le dis, c'est un ça... dicton,、euh, <rire> j'ai un blanc de mémoire. C'est étrange, mais je pense que mes lieux o i r des blancs de mémoire, l e x c e p t i o n qui confirme la règle. Voilà. C'est ça. La pièce étant The Reincarnation of Benjamin Brigg, tirée de l'album A Matter of Life and Death, qui est parue n 2006 sur l'étiquette EMI. Et pourquoi j'aime la pièce? Ben, ça s'explique pas, mais j'adore le riff des guitares. Je le trouve très très bon. J'aime beaucoup、euh, l'espèce de, de, de, de mythe qui va autour de ce personnage Benjamin b r a k qui,、euh, semblait-il, aurait été quelqu'un, un jeune, qui aurait,、euh, <coughs> qui devrait avoir péri dans l'incendie de la maison familiale avec ses parents et que finalement, pour une raison inexpliquée, il est réapparu. Donc, e、euh, n en fait, c'est, j'ai lu un petit peu là-dessus sur le net, p u i s c'est intéressant comme histoire.、Là. Je vous p e s s ferai grâce de l'histoire en entier, l mais... De toute façon, Iron Maiden ont toujours des espèces d'histoires assez... Ça, faut que je leur donne ça, par exemple. Iron Maiden, généralement, conceptuellement parlant, ont quelque chose d'assez intéressant et ils brodent bien autour de ce、ouais. concept-là. Steve Harris est un, un assez grand parolier.、Euh... Aussi, effectivement. Malheureusement, ce qui gâche la sauce, c'est que c'est Bruce Dickinson qui chante des paroles, là, Steve Harris. Ah oui. <rires> mais ça, c é t a i t un point de vue. C'est un point de vue que je partage aussi d'ailleurs. Ce soir, nous avons une émission qui devait être chargée, mais encore une fois avec mon,、euh, mon côté e s s e r v e l é ben, j'aurais oublié un album,、euh, sur le coin d e、euh, de la table de boucher. Ben, ça arrive, hein, Ou ton show s h o w a peut-être, décidé d'aller s e serrer. Non, tu ne l'apporteras pas, je vais l'écouter ce soir. C'est possible aussi. Donc, j'avais annoncé, e、euh, u sur les i t e de réanimation que je devais présenter deux pièces du nouvel album de c o r r i g e n d u Conformity. L'album étant c o r r i g e n d u Conformity. Ça ne sera pas le cas. La, la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est dommage parce que cet album-là vaut vraiment la peine d ê t r e d é c o u v e r t a u m o u Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment le retour au line-up original, c'est-à-dire avec Reed Marlin, Woody Wetterman et、euh, Mike Dean, qui font du Corrosion of Conformities, mais avec leur bagage musical de 2012. Donc,、euh, moi, j、ai... en tout cas, ça sera à voir la semaine prochaine. Par contre, j'ai un autre album que je vais vous présenter,、euh, plus tard dans l'émission. qui, euh, la formation, québécoise, virulis. C'est Oh, j'ai bon d'entendre ça. Que j'ai vu il y a trois semaines au Rock Café l e Stage, qui, en fait, c'était le groupe d'ouverture, entre autres pour b e n i t h the Massacre. Et j'ai bien aimé le, le concept du band, la musique aussi, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. J'ai aussi un b l o c de métal québécois. Yes, Seigneur! Ouais, c'est rare. Et tu vas tomber en b o t de ta chaise. Ben, Iron Maiden, métal québécois, le c a qui marche pas dans ma tête. Non, i s ça, c'est clair, clair, clair. Ça marche pas, p a n t Bref, toi aussi, tu as des trucs à nous proposer. Ben,、okay. Ben, dit-il. Dit-il en espagnol. C'est quoi les tripes d'espagnol? <rire>、okay, je, okay, <rire> je pensais qu'il y avait une insight qu'il avait non, pas non, encore. Pas,、euh, <rire> okay. euh, tu commences, semble-t-il, en force? En très grande force, à part de ça, avec une formation、euh, de Finlande qui s'appelle Delirium's Order.、Euh, je t'arrête tout de suite. Il y a une nouvelle règle à réanimation. Les formations viennent de Finlande, de Suisse. Il n'y a pas de Suisse, mais de, de Suède, d'Israël, du Japon, de Grèce, des États-Unis. Non, on va y aller. En、euh, Norvège, on ne passe plus ça.、Bon. Donc, tu pourras passer deux pièces, je crois. Okay, c'est dit. <rire> vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, fais p i s i Procéder, pein,、euh, maintenant. T'es trop généreux. d a i l l e u r s d r l e r a u m e t t dans ton t a n de ta pompe. Oui, allons-y, rewind. Delirium's Order de Finlande avec un album qui s'appelle Veniversum. C'est paru en mars 2012 sur DLO Productions. Je connais pas ce qui est beau. Ben, moi non plus. Je connaissais même pas le band, mais quand j'ai entendu ça, je suis tombé en bas de ma chaise. De, qu de quel style est-ce? C'est un death metal, t a i é de trash, avec ben de technique, qualité,、euh, comme on les aime,、euh, c'est quelque chose d'excellent, d'excellent, d'excellent. On va entendre deux pièces de cet excellent album,、euh, avec deux excellentes p i è c e s Tu dis que c'est excellent? Non. o、okay, k je le dis pas. C'est du bon? C'est excellent. D'accord. <rire> euh, les deux premières pièces de l'album qui、euh, seront tour à tour、euh, Autistic Savant et Dot 44. Deux pièces relativement longues? Ben oui, puis c'est. Vous allez voir, le niveau de technicité est assez,、euh, assez impressionnant.、Mm -hmm. Des bons riffs,、euh, puis une bonne dose de dextérité musicale. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille faire tour, un tour en pause publicitaire avant on ça? On v a l e s poser, puis après ça, on écoutera la musique. On va l e s poser quoi? Ben poser, poser les choses si doubles, ça fait. Il va i r ça revient, là. Je suis pas très encouragé quand tu me dis <rire> ça. <rire> J'ai eu peur il y a quelques semaines, d'ailleurs, que ce soit le cas. Ben, ça a passé p r c h e r e i n e、eh、oui, mais passé proche compte pas. Donc, allez, on pose publicitaire et tout de suite, après ça, on écoute de Delirium's h o r d e r コン Sublime with Room! No Use for a Name! Bad Religion! As I l a Dying! Good r d d a n c e Goldfinger! Face to Face! Dream Theater! The Exploited! The Devil Wears Prada! War! Suicide Silence! Real Big Fish! Protest the Hero! Boy Bud! f u g r Machin! Mon nom de Serge. Tout ça e t bien plus au Detox Rockfest le 15 et 16 juin prochain du côté de Montebello. Camping disponible et partez assurés le 15 et 16 juin. Ça se passe à Montebello. Visite boomlocal.ca, ton site d'achat groupé en Mauricie et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. Boomlocal, créé par des étudiants qui vous ressemblent. Boomlocal, profitez et découvrez. Indie Montréal présente The Sadies, Young Rival et The Rum Horns au Nord-Ouest Café le 27 mai prochain. 17 en pré-vente ou 20 à la porte. The Sadies au Nord-Ouest le dimanche 27 mai prochain. Notre émission pour vous, avec vous.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 C'est fou, 89 ans. Surpris e sinistrose. Comment cela? Je ne me serais jamais a t t e n d u que Joël Denis avait un style musical qui ressemblait à ce qu'on vient d'entendre. C'est bien, hein? Ben, c'est. Oui, c'est excellent. Il évolue, hein, quand même? Ben, il évolue e n fait, c'est plus la même personne. Ah, ah, ah. N'est-ce pas lui maintenant qui marche sous un autre nom? Ouais, il ne faut pas que tu le dises. Ah, d'accord. Et on vient d'entendre la formation d'Israël、euh, Melakesh、euh, avec、euh, l'excellente pièce Defeating the Giants sur le non moins excellent album d'Ipigenesis de 2010. c é t a i t p a r u sur Nuclear Blast. Oui, monsieur. Il y a un mini-album,、euh, Pillars of the. the, the non, je vais te le dire pour、ouais, c u a m e C'est avant que en tu t'enfonces un peu plus, là. Ben oui, enfonce le tout. Effectivement,、euh, Melakesh nous sort, nous ont sorti présentement un EP. Qui porte le titre de Mystics of the Pillars 2. Mystics of the Pillars 2. Oui, c'est ça. comporte qu deux, quatre pièces. Trois pièces. Trois pièces, c'est ça.、Euh... Il y a The Epigenesis Live. Il y a une autre.、Euh, pas Live,、euh, instrumentale. Il y a une autre pièce qui est tirée de Epigenesis, qui est instrumentale également. Et il y a、euh, Mystics of the Pillars avec une、euh, finale alternative. Donc, différentes de ce qu'il y a jusqu'à présent, j'ai seulement trouvé sur les i t e du ban d qu'on peut se le procurer. Oui, OK. Ça ne sortira pas à grand déploiement Je ne suis pas、moment. certain, effectivement. mais Pour les collectionneurs, ça peut être très bien. Oui. Tout juste avant, on a eu Cold Worker de Suède avec The r i p r o b a t e avec The Dobe Sayers Call. C'était paru en 2012, plus tôt cette année, je pense que c e s t en février, sur Listenable Records. e t on a commencé avec un doublé de Delirium's Order de Finlande. Il faut spécifier que c'est Delirium's. De,、ouais, c'est pas Delirium. o u i c'est Delirium's. De comme si q u e l q u u n s'appelait Lirium's. o u i c'est、ouais, ça. Fait, ça. Bref.、Euh, on a entendu les pièces Dot 44 et Autistic Savant s'étirer de Veniversum et c e s t paru en mars 2012 sur DLO Productions.、Ouais, ah, c'était pas mal bien, ça. Très bon. Oui. Manque légèrement de gras. Ben, mais, la deuxième pièce était déjà plus gras, Ouais, c'est plus gras, mais c'est sûr qu'avec le niveau de technicité qu'il y a là-dedans, faut peut-être que tu mettes pas trop de gras parce qu'on n'entendrait peut-être plus l e g u i t a r e comme faut. C'est possible qu'il y ait une saturation, effectivement. Donc, peut-être, de là, de dire qu'on enlève un petit peu de technique pour mettre un peu plus de gras. Ben, non. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, o n fait ça, on fait ça. Puis, d a s rien avant que tous les bandes qui nous écoutent présentement écoutent mon conseil. Écoutez, là, si vous êtes trop technique, vous p e n s e z sur une animation. Fini. C'est tout. Fini. Fini. Vous p e n s e r e z au x jeune talent c t e l l i C'est tout. Hey, ceci étant dit, j'ai écouté ce week-end. Pas、euh, des firmes? Ben, moi,、ouais, un en tout cas, pour le m o i n s Ben, v o u si j'en ai écouté. Tout en écouté plus que moi en fin de semaine dernière. Ouais, je, pense ouais, je me suis lâché. Suis... Un film que je voulais voir depuis très longtemps, depuis, ben, je dirais très longtemps, je dirais au moins. Deux semaines? Facilement, <rire> je dirais deux semaines et dix <rire> minutes même. Non, blague à part, depuis les quelques trois derniers mois. Et j'ai finalement eu le grand bonheur de le regarder, et ce film porte le titre de Devil Inside. Tu m'en as parlé? Oui, je t'en ai parlé effectivement parce que tu as eu l'audace de m'appeler à la maison ce dimanche. Pendant que tu t'apprêtais à l'écouter. Oui, <rire> en fait, j'étais en train de l'écouter. t i e n s je vais aller l'affoler un petit peu, il est en train d'écouter d e de Devil Inside, <rire> je suis sûr. <rire> C'est un film qui est d'une réalisation de William b r e t t b e l l qui met en vedette des comédiens et comédiennes qui pour moi étaient des parfaits inconnus, mais qui font une belle job. Je nomme ici Fernanda Andrande, Simon Quaterman r et Evan Helmuth. Bref, je vous fais un bref résumé justement de, de, de ce film. En 1989, une femme du nom de,、euh, Maria Rossi avoue par téléphone a u x États-Unis, au 911, qu'elle vient de tuer sauvagement trois personnes. Arrivée sur place, les policiers découvrent un vrai lieu de carnage où les personnes o n t été t r è s sauvagement assassinées. Et,、euh, cette personne est arrêtée, bien, bien évidemment, mais elle a un comportement qui est complètement、euh, disons, démentiel. Suffisamment pour qu'elle soit placée dans un institut psychiatrique pour psychopathes, et étrangement, en Italie. Probablement un institut spécialisé pour ce genre de meurtrier-là. Il est au Vatican, genre? <rire> non, il est pas au Vatican, mais,、euh, j'imagine que c'est,、euh, le nom de, je sais pas effectivement si elle existe, c'est Santrino. Je sais pas si l'hôpital existe vraiment. Je crois que oui. Parce qu'il faut dire que c'est tiré de faits réels. Okay. Donc,、euh, plusieurs années plus tard, à date d'aujourd'hui, donc, q u vingt quelques années plus tard, sa fille, à l'époque qui était jeune, qui aujourd'hui est dans la vingtaine avancée,、euh, se demande pourquoi sa mère aura commis ces trois horribles meurtres et décide de faire sa propre petite investigation. Donc, elle se rend, quitte à peu près tout ce, ce qu'elle a aux États-Unis pour un certain laps de temps, pour se rendre en Italie, à cet hôpital-là, pour personnes complètement démentielles. Et, à travers ça, on lui fait part qu'il pourrait y avoir, peut-être, un, un, cas de possession. Donc,、euh, évidemment, c'est l'Église qui, qui confronte, la science, mais de façon un peu traditionnelle, parce que, évidemment, les médecins disent qu'elle est prise de folie meurtrière, et ainsi de suite, alors il est sédatif, s et, et puis q u e l l e n aura jamais rien à faire, elle va mourir là, pour jamais sortir. Et elle rend compte, parce qu'elle va assister Comme auditeur libre à un cours qui se donne ouvertement par un prêtre pour des prêtres à en devenir exorcistes. Il s e x p l i q e différents cas,、et、ainsi de suite, et il rencontre deux jeunes prêtres qui sont des exorcistes. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont à l'encontre de la volonté de l'Église. Donc, ils se foutent carrément d'Église, e l et ils disent que l'Église a complètement tort dans ça. Donc, c'est pas très stéréotypé jusqu'à présent.、Et、ils sont convaincus, après avoir eu, voir, p u i s qu'il y a différents e vidéos qui ont été tournés e de elle dans sa, dans sa cellule, qu'elle est effectivement possédée. Et c'est un cas de possession multiple. C'est un film qui est tourné comme un documentaire d'une certaine façon, entre guillemets, parce que ça reconstitue les événements. C'est un film qui court 75 minutes. Et c'est pour ça que je... j u s 75 minutes.、Juste、75 minutes. 50, 15 minutes, ouais. C'est pour assez... ça que je lui ai donné un 8 sur 10. J'aurais donné facilement un 9.5, mais le 75 minutes m'a un petit peu achalé. C'est、cool, oui. cool, très court.、Cool. Cool. Mais c'est très intense. Du début à la fin, c'est très intense. Un 75 minutes bien placé. o u i absolument. Et,、euh, pour les amateurs du genre, c'est un film qui peut être assez prenant. Je sais pas si t'es un amateur du genre possession et compagnie. b e moi, j'aime bien,、euh, bien euh, le, le côté esprit,、euh... Côté des... Tu vas adorer le film parce que c'est vraiment, tu rentres carrément dans le film. c'est bon. Donc, The Devil Inside, ça risque d'être quelque chose de très, très intéressant pour les amateurs,、euh, du genre dont je suis, bien entendu. u、euh, n autre film qui, e、euh, s t bien loin d'ici, là, au mois d'août, on parle de sortir en d 10 a o û dans certaines salles, c'est The Awakening, qui est un film de phénomène hantise. Allez sur le site de r é a n i m a t i o n a d c o m allez dans la section cinéma, cliquez sur le poster de Awake Awakenings à l'arrivée sur la description et ça risque de vous,、euh, de vous teaser pour le moins. e、euh, film qui sortait, euh, vent, euh, la semaine dernière,、euh, vendredi dernier, je crois, c'est The Avenger. s Il paraît que c'est excellent. J'ai,、euh, posé la question au Rockmaster qui est allé le voir、euh, samedi dernier et, a l a i n est quelqu'un qui est assez, je dirais,、euh, Je dirais pas difficile, mais,、euh, sélectif dans son cinéma. C'est un f a n de super-héros. Et même là, c'est pas tous les productions de super-héros qu'il aura apprécié. Et il m'a dit, très,、euh, je dirais,、euh, spontanément, que c'était probablement un des meilleurs films de Marvel. n o n c'est bon. Donc, c'est à voir, des Avengers. Je me proposais d a l e r le voir le week-end dernier, mais j'ai pas pu le faire, finalement, j'avais des tombes à creuser dans, d a n dans le jardin. Ben, tu veux? Ouais. Et ce vendredi, un autre film que je devrais aller voir, par contre, il y a de bonnes chances, le week-end prochain, c'est、euh, Dark Shadows, dans les films de、euh, Tim Burton. Ça risque d'être très bon, ça. Avec、euh, Johnny Depp.、Euh... avec Johnny Depp, qui joue le rôle du vampire Barnabas. Oui, oui. Et Barnabas, c'est une vieille histoire,、mm -hmm. Donc, grosso modo, c'est le vampire Barnabas qui, après 200 ans de, de réclusion dans son cercueil, e、euh, n ressort, et、euh, je pense que ça se passe dans les années 70.、Mm -hmm. e、euh, t comme, <rire> il arrive dans une famille qui, ne comprend absolument rien de ce qui se passe,、hein. Ça enlève vraiment, les previews sont excellents. Allez encore sur le site de réanimationadé.com, cliquez sur Dark Shadows, allez arriver sur le site directement, les previews sont là. Donc, ça enlève vraiment bon, je pense que je vais aller voir ça. Euh, j'ai écouté des films. t a i écouté des films, toi? Oui, j'ai écouté ça, des films. J'ai écouté version américaine de Millennium. Avec Daniel avec Craig. Avec Daniel Craig. The Girl le...、uh, of、oui. Dragon Tattoo. Oui, tu l'as bien encensé, je pense. Ben, sur, bien en encensé. Ils n'ont pas fait pire, mais ils n'ont pas fait mieux que le film original. Oui. C'est pareil. Ils ont, sont allés tourner aux mêmes places, aux mêmes endroits. euh, y a pas trop de côté American, c é t t mieux, c é t a t assez fidèle à ce qui a été tourné. Mais l'original, là, Merionem,、euh, c'est-tu bolchevique, ça? Non, c'est suédois. C'est suédois, s u é d o i s Daniel Craig fait un meilleur,、euh, journaliste que l'original. Son jeu est pas mal plus, plus constant et, Un petit peu plus,、euh, Plus de finesse. Ben, plus de finesse. Un, tu vois que c'est un acteur de, de talent.、Mm -hmm. Mais, l'actrice qui fait,、euh, Lisbeth s a l a n d e r Obelie,、oh, voilà. là, ça n'arrive pas à la coche du tout, du tout, du tout, du tout de No Mirapas. Non? Pantoute, pantoute, pantoute, elle l'a pas. Oh. Elle l'a pas, elle l'a pas. C'est fade, son jeu. Elle a l a i d e n e petite s fille, s d e s g a r de rire. Elle a même pas l'air méchante, elle a même pas l'air.、Euh... Un peu twisted, là. Non, non, pas en tout, là. C'est. Pas en tout.、Okay. Aussi. Oui. Parlant de Nomi Rapace. Oui.、Okay. J'ai écouté. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes 2. Oui. Shadow, Game of Shadows. Très bon film. Oui. Très bon film. Pas mal moins éclaté que le premier. C'est ce que je disais, et c'est tant mieux. moins éclaté, mais tu vois vraiment toute la saveur de Sherlock Holmes. Oui,、euh, c'est, tra le, tra le, le travail d'Arthur Conan Doyle transpire beaucoup dans ce film-là. Lou m i r a p a c e a malheureusement un rôle très, très, très secondaire. Dans un r ô l e même t e r t i a i r e je dirais. Bah,、bon, tu sais, pour son talent, mais c'est sûr, c'est bienvenu aux States, b i e n v e n u dans le cinéma américain, parce que là, elle a b i e n s i g n é deux films, un avec Ridley Scott, puis l'autre avec, euh, elle va jouer dans,、euh, Une grosse production là, de science-fiction qui va sortir bien, bientôt, là.、Euh, c'est pas, c, pas, c pas dans Prometheus? Ouais, ou Prometheus. Ça, merci、hein? beaucoup, c'est cela.、Ouais. Elle va jouer dans Prometheus, puis elle va jouer dans un film de Ridley Scott. Qui sort、euh, le 8 juin.、Euh, c'est ça,、ouais. ça. Alors, ça va être à voir pour Mademoiselle Rapace,、euh, qui fait son entrée、euh, dans la grande.、Euh, ben, écoute, moi, je trouve que c'est une actrice qui a une certaine envergure, pas énormément de background cinématographique en arrière, parce qu'elle est r e a t i v m e n t jeune, l oui. Elle est actuelle,、oui, oui. ben, elle e t r e l t i v e e n t non, elle a quand même 30, 33, 34、euh, ans, Oui,、là. mais elle a pas commencé à, comme Jodie Foster à 13 ans. Là, ben, elle、ça. a commencé ses premières à 12, 13 ans. T'es sérieux? u a i s on j o e dans 10 a n Ah, ben, e l e joue pas dans, dans le film Madame Totonski, je pense. Où est-ce suis... que ses répliques étaient, je m'en suis dit, dans le f i l s m o u je m'en suis dit, ça, je m'en s u s d i Non, mais elle a joué beaucoup dans des séries、euh, en Suède, elle a joué dans, dans des, dans des téléséries, elle a、oui. joué dans des films. Mais、euh... c'est différent de faire du cinéma, c'est encore plus différent de le faire en Amérique du Nord. C'est sûr et certain que là, bien, elle, elle, à elle, à part de Suède, p a e qu'en v i e n t ici. e ça, bah, en tout cas, puis, il y a plusieurs actrices qui sont partis e d u pays natal. Oh, oui. Ben, veux, que, si tu veux faire une carrière vraiment internationale au cinéma, t'as pas grand choix. C'est clair. Hein? t a t'as une portion qui va être européenne, qui, oui, fell oversea, mais beaucoup moins que quand tu fais de travail sur les productions américaines. Mais, en revenant à son jeu, de son rôle, plutôt, dans、euh, Sherlock Holmes Games of Shadows,、euh, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse plus que ça,、hein. Parce que i faut pas que tu p e r d e s de vue que les personnages ouais, focales c est, c est, c est sont le Dr. Watson、ouais. et Sherlock Holmes. Et le méchant en question, ou les méchants, qui sont contre lesquels Sherlock Holmes doit, Donc,、oh, ouais, euh, oh, oui, oh, oh. mes rapports, c'était très, Je dirais tertiaire, comme j'ai dit tout à l'heure,、ouais. pis c'était correct. Mais ça faisait une bonne actrice de, de sport, u p par exemple. Des o u t i e n je dois dire. Bref, ceci étant dit, ceci étant dit, ceci étant dit, il y a-tu autre chose qui est à venir? Il y a sûrement des trucs encore. Bon, on peut mettre plus, la liste, là. là. Ben, en parle, ben, là. ben, oui. Je vais vous parler de quelques sorties,、euh, musicales, justement, mais tout à l'heure. i y y a r c e q là. t o u plein, tout plein, tout plein, tout plein. C'est mon bloc Canadian Metal. Avec,、euh, l u i lui, lui et lui. Elle, elle est pas là? Non, elle était absente. Ah, ah elle avait rien qu'à lever sa main quand c'est là. C'est ça. On ferait plaisir à John Supper avec une première pièce qui est l'album, Negatron v i v a d e La pièce étant Insect. Go. To present... Corn! u d to p e e s t you... Korn! Sublime with Rome! No use for a name! Bad Religion! As I Lee Dying! Good Riddance! g o l d f i n g e r Face to Face! Dream Theater! The Exploited! The Devil Wears Prada! War! Suicide Silence! Real Big Fish! Protest the Hero! Boy Bud! v u g e r Machin!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 Venez étudier ou prendre le thé à Ardeville, au 1530 Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. En Mauricie, tout le monde a son rôle à jouer pour la persévérance et la réussite scolaire. Soyonscompères.com Du 19 avril au 31 mai 2012, participez au concours de photos vues d'en haut. Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez un des nombreux cours d'eau du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Soumettez vos quatre plus beaux clichés et courez la chance de gagner l'un des nombreux prix d'une valeur de 2000 Pour plus de détails et informations, rendez-vous au bvsm.ca. Vue d'en haut est une présentation du bassin versant Saint-Maurice. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. GG. 20h23. Et,、euh, je dois avouer que j e v a i s p a s s e r un petit peu outre le temps de la publicité. Je m'en excuse envers、euh, ces commanditaires. Mais bon. C'est fait. Ceci étant dit, on vient d'entendre quatre pièces de quatre formations typiquement québécoises, dont certaines n'existent p l s Ben, en fait, une n'existe plus. Mais à l'instant, on va aller entendre la formation de Raxis et la pièce Wicked, qu'on le retrouve sur l'album The Thin Line Between, qui est paru en 2008 sur Prosthetic Record.、Et、moi, j'aime beaucoup cet album, là. Honnêtement, là, j'ai... Ben, la pièce que t'as fait jouer, c'est très bon. Mais l'album est pas mal, tout bon.、Euh, j'étais pas un fan de Raxis à le début, je dois l'avouer. Quoique, j'aimais bien le, vo le vocal de Ian Campbell. Mais, musicalement, ça cadrait pas avec moi. Mais, maintenant, je trouve qu'ils ont... Certaines、euh, évolutions q u i s e s t fait, là, pis ça vient r e chercher beaucoup plus. n o s avions Insurrection, auparavant, formation que t'aimes beaucoup toi aussi. Oui. Avec la pièce Set the World on Fire, que l'on retrouve sur la deuxième parution de cette formation. L'album la, étant Fracture, qui part en 2010 sur l'étiquette Autoprod. Autoprod. <rire> c'est autoproduction une auto C'est une très bonne autoproduction, d'ailleurs, doit-on le dire. formation très professionnelle,、hein? Ah, regarde, sur tous les points de vue,、euh, même point s de vue personnel, s quand tu, tu rencontres les, les,、ouais. les mecs, c'est vraiment, c'est des fictifs, Oui, absolument. Nous avions o b l i v i e n d e s f i n s de formation montréalaise et la pièce Odeus ex machina que l'on retrouve sur le très bon album Cyber Void qui est paru en 1995 sur h y p n o t i c Et nous avions ouvert avec une pièce que j'adore énormément, soit Insect de la formation v o i v o d l'époque d'Eric Forrest, qui devrait plaire à John Supper, bien entendu, tiré ouverture de l'album, pièce d'ouverture de l'album Negatron, qui est perdu en 95 également, et également sur h y p n o t i c C'était, u n e bonne année, faut-il le croire. Faut croire. Ceci étant dit, au niveau des choses intéressantes musicales à venir le 22 mai, h i p p i pour Havoc. Ouais, mais c'est deux pièces, deux nouvelles pièces, en fait, avec、euh, deux covers, dont,、euh, Arise de Sepultura、mm. et、euh, Post-Mortem r a i n i n g Blood de Slayer. Mais bon, c'est intéressant, parce que... Mais ça que... va être un petit côté à se mettre sous la dent en attendant、sûr. le prochain album. Tout à fait, tout à fait.、Euh, je vous parlais de Corrigion of Conformities que j'ai <rire> malencontreusement oublié ce soir, que je vous promets de vous pr présenter la semaine prochaine. Moi, j'ai donné un 8.5 sur 10. a h、oh, oui, ça le mérite amplement. Je crois、ah, quoi? Amplement. Six Feet Under, album apparaître le 22 mai. Moi, j'ai la grande chance d'avoir eu un advance là-dessus, donc je pourrais vous le présenter possiblement la semaine prochaine. Dernier album de cette formation,、euh, pardon, floridienne,、euh, soit celle de Chris Barnes, l'album、euh, étant Hundred. J'ai e donné un 8 sur 10. Il y a un remaniement au niveau du line-up depuis 2011.、Euh, en fait, il y a deux membres de Kim e r a qui sont rendus avec eux. Ça donne une dimension très intéressante. C'est assez m e t a l c o r e un peu, s e s bandes. Pas ça, du、non? tout. Ah, non, c'est très m e t a l Je trouve, j'appelle ça du m e t a l James Bond, moi.、Oh. Okay. Tu sais, je trouve excellent. Chris Barnes a arrêté de faire ses, Et ça,、okay, c'est super ouais, c o o l Je chante vraiment, là. Ça, ça sort quand, cet album? Le 22 mai. Le 22 mai. Oui, en CD et LP aussi, h e Oh. Oui. Le LP est pas très abordable, par contre. Euh, mais,、euh, c'est comme je dis, en fait, dans la chronique que j'ai faite sur, que j'ai, mis sur le site de réanimation.、Euh, on parle de Matt DeVaris, DeVaris et de Rob Arnold, qui est tous les deux、euh, guitaristes et e n en fait, un guitariste et un bassiste de k i m e r o n n i Kimera qui n'existe plus. Qui n'existe plus, là, effectivement. Là. Donc, ça donne vraiment un aspect qui, qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Chris Barnes, dans son rôle, entre guillemets, de chanteur dans Six Feet Under, c'est un mort qui chante, là. Donc, là, vraiment, le vocal du mort. C'est vraiment très d'outre-tombe, ça fit vraiment bien avec les pièces. Donc,、euh, moi, je, je, je vais essayer de vous présenter la semaine prochaine. je n'oublie、mm -hmm. pas, évidemment. Chose qui pourrait arriver, ça tombe jamais. Mais la cache, on l'a mentionné tout à l'heure. o u i p u i s qui est disponible présentement. c e s s i m l e m e n t un genre de, de petit appétiser pour ce qui s'en vient. o u i effectivement. Bon, il y a un album que je dois、euh, légèrement critiquer, c'est celui de s u n t Vitus. Ben, moi, je tu... l'ai pas, je l'ai pas détesté. J'ai trouvé ça quand même, quand même bien. Moi, j'ai vraiment pas aimé. T'as pas, t'as pas non, aimé ça, d a c c o n d Un album、toi. Lily F65. J'ai donné un 5.5 sur 10, c e l l e l Euh, euh je... C'est décevant. C'est le terme que j'emploie a i sur ma chronique. Puis je, je le répète, je trouve décevant cet album-là. J'avais pas d'attente extraordinaire du de nouvel de album de Sand Vitus. Mais qu'est-ce qui t'a déçu tant de cet album-là? Ben, quoi, Moi, les, dans les premiers albums qu'ils ont f a i t c'est quand même un, un des b a n d s qui a contribué à faire connaître le, le Doom. Le Doom. avec un petit côté stoner.、Euh, puis je trouvais que c'était de qualité ce qu'ils faisaient. Mais cet album-là, je le trouve ennuyant. C'est、oh, long. C'est long, ça mène à rien, c'est e n n u y a n t J'avais juste le goût de skipper les pièces. Mais je me suis forcé pour l'écouter au moins quatre fois. Y'a rien. Y'a rien, j'en ai, ai ressorti à peu près rien. Je trouve la pochette très belle, par contre, là.、Mm -hmm. Mais la production est excellente, tu v i s C'est vrai que c'est long. Je sais pas.、Uff. Ben, je vais me retaper une coupe d'écoute, pis je te r e i n d D'accord. Dernier Moonspell. Que je vais me p a s écouter encore. En fait, ici, là, il faut que je, mette, que je mette entre parenthèses un point d'interrogation parce qu'il y, y a Alpha Noir et Omega White. Il se semble que ce soit deux albums très distincts. Ben, c'est dans le même album. J'ai pas eu l'impression, moi. Tu penses que ce serait deux albums? Premièrement, c'est deux pochettes différentes. Les, les pièces. C'est pas un double pack, là. Non. Parce que t'as des pièces qui sont. Des pièces pour Omega White, pis t'as des pièces qui sont pour, euh, Ouais, euh, mais il y a des、Alpha、versions、Noir. qui sont sorties. C'est,、euh, Alpha Noir, Omega White, pis c'est deux, deux CD. Dans un, dans un p a c k a g Bon, ben, moi, ce que j'ai trouvé, là, s u entre autres Amazon, non? c'est uniquement Alpha Noir. C'est 18 ans en deux. Omega White est non disponible. Il serait à venir. Ben, en tout c comme, moi, ce que j'ai vu passer, là, C'est carrément, là, de, le, le même package, là. Ah, pas moi. J'ai pas trouvé ça. tu regarderas pour le fun, là. Okay. On... T'as vraiment deux pochettes très distinctes. Deux, deux setlists e très distincts. Puis, présentement, ce que tu peux r e trouver, c'est Alpha Noir. Omega White est non disponible. Ah, ben. Ouais.、Mais、peu importe. Alpha Noir, il est très bon. Il est très bon. J'ai donné un 7.5 sur 10. Pourquoi pas plus que ça? Parce que、ah. Mégawag, il est pas là. <rire> disponible à partir d'aujourd'hui. Non, c'est ça. Album d'ailleurs, Disponible à partir d'aujourd'hui.、Euh, j'étais un peu tanné, moi. La... J'avais une prédisposition, il y a encore un certain temps, pour les aspects gothiques de, du métal. Beaucoup moins maintenant. Ah, je commence à être pas mal sur s a s s u r é moi aussi. Bon. Ce que j'ai trouvé vraiment génial à cet album-là, c'est le vocal de Fernando Ribeiro. Il est Incroyable. Incroyable. On a vraiment l'impression qu'il s'est jamais donné comme ça sur un album. Ça donne une dimension très méchante à l'album. Et malgré le fait qu'il y a l'aspect un peu gothique, je dirais,、euh, mélodique par moment, là, <coughs> ça vient mettre un espèce de cap noir e par-dessus ça. Ça fait un darkness sur la musique. C'est un album qui est vraiment très très bon.、Euh... vers la fin, peut-être un petit peu redondant. Mais, La pièce de clôture est excellente, très ambiante, instrumentale. Vraiment, vraiment, là, pour écouter dans la noirceur avec une seule chandelle devant un miroir en espérant de voir la face de mes <rire> idées. Non, c'est vraiment un bon album, je le recommande tout à fait. Et、euh, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Voilà. On est rendu à quoi, nous autres là? là? Présentation d'album.、Oh, oui. Ah, ben oui! J'ai hâte、bon, d'entendre ça.、Oh, ouais. tu vas voir, tu ne regretteras pas. D'accord. Formation japonaise,、euh, Qui s'appelle Argato. Argato! <rire> qui n'est plus à présenter,、euh, parce qu'ils ont fait leur preuve,、euh, depuis bon nombre de, d'années. Formation qui s'appelle Sai. Sai que j'avais découvert avec,、euh, Imaginary Soundscapes,、euh, de 2001.、Mm -hmm. yeah, enfin, que j'ai découvert, a p e l l e Argato. Mais u s tard, moi aussi, aussi j'ai découvert plus tard. C'est ça. Euh, mm -hmm. ce qui était un excellent album, carrément. C'est là que je me suis aperçu que le métal pouvait être aussi capoté, aussi disjoncté et non traditionnel.、Mm -hmm. euh, ça s'est poursuivi par la suite avec les albums et ça se continue avec、euh, Insomniphobia qui vient tout juste de sortir、euh, sur Candle Light Records. C'est un excellent album, et à moi, j'y donne un 9.5 sur 10. Oh, rien de moins. C'est un album, comme je les aime, dans le métal, c'est-à-dire, non conventionnel,、euh, complètement fou, il、uh, mélange un pack à style, tu peux avoir du rock'n'roll là-dedans, tu peux avoir du, t'as tout, tout, tout, tout, tout, tout c'est carrément. Tu parlais de ballroom, de jazz. Ah o u i de ballroom, t'as du jazz, ça, retombe tout le temps à l'essence métal, là, tu sais, là.、Mm -hmm. c e s on dirait un gros cirque carrément capoté,、mm -hmm. c'est, En tout cas, 9.5 sur 10, c'est peu dire.、Euh, c'est une excellente note. C'est une excellente note. C'est présentement l'album、euh, numéro 1 de 2012 pour ma part.、Euh, <rire> Maintenant, il reste à voir s'il sera détrôné. Ah, bien, ça va être assez dur, 9.5. 2011, il <rire> n'y en a pas eu de 9.5. Moi, j'ai eu un 10. Toi, t as eu un 10, en 2019, c'est、oui. vrai. Oui. Ah、euh, oui, moi aussi, c'est vrai, j'ai eu un 10. C'est vrai. Non, toi, t a s pas le droit. Non, OK. C'est vrai, j'ai eu un 10. Mais <rire> c'était quoi?、Okay, c'était Ghost. Ah oui, c'est vrai. Alors, Sai, a l b u m Insomniphobia. On va entendre les deux premières pièces de l'album, soit Purgatorium et The Transfiguration Fear. Ça sera suivi de deux excellentes formations. Septic f l è c h e et Nerer Sadek. Alors, allons-y. Sai, Purgatorium. Here we fucking go. 150 sortes de thé et roybos, en plus de nos huiles d'olive et b a l s a m i q u e des épices et le meilleur chocolat au monde. Venez étudier ou prendre le thé à Ardeville, au 1530 rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Visite b o u m l o c a l c a ton site d'achat groupé en Mauricie et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. b o u m l o c a l créé par des étudiants qui vous ressemblent. b o u m l o c a l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 そう。 C'était délectable. Et c'était Nader Sadek,、euh, ben l'américain, avec des sommités de la musique、euh, populaire. Populaire.、Euh, <rire> avec euh, Philippe euh, Lafontaine et.、Euh, et Joe Bocan.、Euh, oui, et Herbert Léonard au vocal. <rire> <rire> Ça fait tout un trio, hein? Nader Sadek,、euh, avec la pièce Soul Less.、Euh, Qui est tiré de l'album In the Flash, qui est apparu en 2011 sur Season of m i s t J'espère qu'ils vont récidiver. Ouais, mais c'est parce que la hauteur est, est très haute. C'est une grosse barre. Oui. Il ne faudrait pas q u i l p a r l e de pétrole s p o u r r a i e n faire un album.、Là. Non, mais i l p o u r r a i t parler de gaz naturel. OK. De gaz de schiste on pourrait lui donner. Aussi, ben oui. Sceptique f l è c h e de la Grèce avec the Undead. The、euh, avec The Undead Keep Dreaming,、euh, tiré de The Great Mass. De 2011, également sur Season of Mist. Et on a démité avec un album que. On a débité, hein. Démité, ben oui, c'est parce que je t'ai démité des pièces que t'as pas appréciées. <rire> ah, non, ç e là, moi. Je pense que t'étais pas très, très, ta tasse de tes. Je suis, non, mais désolé, mais. Ben, moi, j'aime <coughs>、ouais, ça. Ben, t'as le droit. c e s t correct, c'est la beauté de la chose, mon chat. Comme ça,、cher. éclater et,、euh, capoter des mixtes de musique d e Des M -m -m fois, c e Sinistros, là, je me dis que. Que je connais rien là-dedans. Non, non, non, pas du、grand. tout. J'aimerais être autant inculte que toi. toi. J'aurais peut-être moins de barrières. Formation japonaise, Sai, avec l'album Insomniphobia, qui se mérite un 9.5 sur 10 de ma part. On a entendu les pièces de Transfiguration, Fear et Purgatorium. Et non, ce n'est pas joyeux comme ça tout le long de l'album. Il, il y a quand même un peu de tristesse. Ah, okay. Si tu vois, c'est le côté que j'aime pas vraiment, le côté joyeux. Ouais, ben, c'est le côté, parce que c'est un côté, si、euh, tu regardes, il y avait des bouts où on avait l'impression d'écouter un film de Sergio Leone.、Oui, c'est vrai. Le c'est、ouais. comme assez trippant, <rire> <rire> Moi, je trouve ça cool, là. Tous les mix, tu sais, qu'on peut faire, là, e Ben, il faut que je leur donne quelque chose. C'est que, justement, les, l leur, leur, leur enchaînement, Je dirais, avec ces coupures drastiques de style, se font très bien. Oui,、oh, c'est, c'est, vraiment、oh, ouais. pété. Mais, tu sais, c'est sûr et certain que,、euh, moi, en tant qu'amateur de musique, tu sais, je, tripe plusieurs styles, tu sais, pis u je, je s u s très, ben, là, ça, c'est en même temps, c e s t s û r je trouve ça pété, tu sais, de voir, tu sais, que tu peux incorporer le jazz,、euh, Un peu le petit côté western, quand il sifflait à la fin, là, tu sais, t a u r e s s i o n d'écouter, il était une fois dans l'ouest, là. Fait <rire> j'imaginais l'autre qui était pendu au bout de la, tu s i e ce, e ce cheval en dessous, t Non, en fait, c'était son,、euh, son petit frère qui était en dessous. ok, c'est son petit frère.、Oui. Fait attention pour mes c r o y c r a i n e n n o n en fait, c'est ça, je dis, moi, un côté,、euh, musical, je suis assez, j suis assez ouvert sur plein de trucs,、euh, pis ça, je trouve ça, je trouve ça cool,、ouais, je fais abstraction, c'est du métal, pis moi, je, t r o u v e ça. Non, et c'est correct, hein, pis je dis ça pour t'achaler, là, parce que je trouve que c'est justement merveilleux que tout le monde puisse retrouver son compte dans un style de musique ou dans un autre.、Et、sinon, qu'est-ce qui justifierait a u t a n t i c i t é là? Mais le deadcore, c'est pourri, a u s i o u i ça, c'est complètement pourri. <rire> Euh, côté spectacle, ben, côté production Trois-Ville-Métal, ben, je ne p o u r r a i vous faire que vous rappeler que dis-je que le Trois-Ville-Métal Fest, la 12e édition, se tiendra les vendredis 12 et samedi 13 octobre p r o c h a i n à la bâtisse industrielle, ici même au 1760 avenue Gilles-Ville-Neuve à Trois-Rivières. Et que ce sera pour tous, que les portes ouvriront à 17h, que les spectacles débuteront à 18h30. Et qu'on puisse faire porte-parole de la population métalloïde du Québec, que les gens ont hâte de commencer à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir au Metal Fest. Et nous, les premiers, il me semble que ça commence à être ouais, long. On pourrait -savoir nom, s avoir un petit nom, s'il vous plaît. Genre, Nasserès qui va travailler à la billetterie. Ouais. Ou un teaser quelconque. On peut-tu le savoir? <rire> Non, ça devrait s'en venir. J'imagine que Jeff et, et sa horde devraient être capables de nous amener quelques détails éventuellement et puis、euh, de nous permettre de les annoncer ou du moins de les annoncer directement sur le web. C'est à venir. r e t o u v e z à Metal Fest 2011, vendredi 12 et 20, samedi 13 octobre prochain. Ceci était dit, étant dit, côté, euh, BCI, euh, production, e、euh, qui sont principalement dans la région montréalaise et de la belle capitale. hier, c'était s a b a t o n pis u c'est fini!、Yeah. Euh, mercredi le 9 mai, donc demain, je crois que le Rockmaster va y aller, c'est Behamoff, en compagnie de Watan, i Devil's Blood et In Solitude. C'est demain à 19h au Club Soda. Les billets sont au coût de 26 et 9 et 30 et 44 plus taxes. C'est pour tous. Ils sont disponibles à la billetterie du Club Soda. Donc, il doit en rester encore quelques-uns. Du moins, je l'espère. Moi, j'aurais aimé voir Behemoth. J'aurais aimé voir The Devil's Blood. Mais, malheureusement, en plein c œ u r de semaine comme ça, c'est difficile.、Now、what a i n ça, va être très bon.、Euh, j'imagine, je connais pas vraiment. <rire> Bref. Lundi le 21 mai, c'est Kitty, Kitty, Kitty, Kitty. Minou, minou, minou. Ouais, Kitty, accompagnée de Blackguard, Diagoniste et Bandit by Blood. Et Sinistro, je t'en prie, donne-nous ton commentaire. Hey, qu'est-ce que Bandit by Blood fait dans un spectacle comme ceci? On le sait pas. C'est lundi le 21 mai à 19h au f a u f o u n d s électriques. Les b i l l e t s sont au coût de 20 et 25 taxes incluses via admission. Aborted, Handass et Dark Century. Le mardi le 22 mai à 20h au Petit Campus. 15 20 taxes incluses via admission. Rhapsody of Fire! Rhapsody of Fire! Oh, c'est viril, hein? En compagnie de. Ah, pas l h o m m a b e c s t a r t r e k Oui, Voyager!、Ouais! Mercredi le 30 mai, 20h au Club Soda, au coup de 34, 79, 39 et 14. Plus taxes, c'est pour tous. Bien les, les biétries du Club Soda. Into Eternity, Single Ballad Terry, Rick Shaw et Car Chaos, jeudi le 16 août, au Petit Campus. Ouais. Nightwish. Ouais. Et c a m e l o t t ah, non, ça, je suis pas, mais vraiment pas capable, là. Mais、oh. là, ça, ça, me rend agressif au maximum, là. C'est au Sepsum le 19 septembre et Epica seront le 30 octobre en compagnie de Hellstorm, Insomnium, System Divine. Insomnium, ça doit être en dormant, ç Je sais pas, hein.、Et、Destiny <rire> Potato. <rire> Destiny Potato! Destiny des patates.、Euh, les billets sont en vente,、euh, soit demain le 9 mai, et ce sera au Métropolis. Et c'est pour tous. Bon! Insomnie. Job is done. C'est bon. Allons voir maintenant ce qui se passe à ce côté ma deuxième présentation. Formation、euh, m a i l i n e Québec, que j'ai rencontré, comme je l'ai a i s un petit peu plus tôt dans l'émission. En... J'ai e n c o n t r connu et rencontré, les membres, dois-je le dire, au Rock a f f i l i a e Stage lors de la soirée qui mettait en vedette Benny F. Massacre. Formation qui porte le nom de Virulis. Formation que je qualifierais difficilement, je dois le dire. Entre un amalgame de, de death metal, de certains moments un peu à la slipknot, mélanger avec un petit peu de toutes sortes de trucs, le bizarroïde, e u dans une gamique assez intéressante. c'est un truc un peu post-apocalyptique, un peu post-nucléaire. Les musiciens, mis à part le vocaliste, chantent tous avec des masques à gaz. Des masques à gaz qui o avec lesquels ils ont incorporé des lettres, des choses comme ça. Ouais, vraiment ça va p a l'air assez fly. La gamme qui est bonne. Les musiques, l e musicalement, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Live, j'ai trouvé ça très bon. J'ai vu un clip live sur, sur YouTube. Malheureusement, le son n était pas.、Euh, ouais, c'est un peu ordinaire, mais、euh, le, côté, le côté, scénique avait l'air vraiment cool. Ouais, le、ouais, chanteur est très, très charismatique. Il est très disjonctif. Sur scène.、Euh, et j'aime la gamique parce que là, au stage, on s'entend qu'ils sont arrivés avec le minimum de leurs e f f e t mais il y avait quand même deux lance-flammes. Puis j'osais avec les membres. Ils、après. ont craché ça dans le stage? Ah, du direct en avant, là. Puis、euh, c'était comme des volcans qui crachaient des boules、vrai? de feu. Oh, oui! Puis là, les, les membres du band me contaient qu'ils avaient amené juste ça, là, par rapport à la superficie, la grosseur de la place, mais qu'ils ont des lasers, ils ont d'autres l a n c e f o r m e s des explosions, plein de trucs, des éclairages hallucinants. Puis là, je dis, wow, c'est le fun de voir des bands qui s'impliquent à avoir un aspect céleste.、Oh, c'est cool, cool. cool. Fait o n va écouter deux pièces qui sont tirées de l'album Endless World, qui est une a u t o production parée en 2011, soit Cold Bloodness et Bolt of Desolation. v i r l e s I'm gonna go. Et puis, comment tu t r o u v a ça? b e n comme dirait l'autre, papier, pantoute, papier, pantoute. Ah, moi, ça m'a bien plu.、Ouais, c'est bon, bon. hein? Oui. J'ai bien aimé ce, ce genre.、Euh, tu sais,、euh, je ne vais pas dire le terme power, parce que ce n'est pas le cas, mais tu sais, c'est très. o h c'est cool. J'ai bien aimé ça. J'aimerais ça au, au, euh, Metal Fest, moi.、Euh, oui, o、euh, Moi aussi, je voterais pour ça. Viralist au、oh. Metal Fest. Puis d'après moi, il y aurait l'occasion d'avoir un petit peu plus de, de, t e de, e côté. Moi, j'aime bien le côté,、euh, côté que les masques et tout. Ça aurait vraiment le fun. Ouais, oui, oui, c'est, c'est vraiment cool comme gimmick. J'aime bien ça. v e r a l i s t c'est la pièce Balls of Desolation qu'on retrouve sur Endless World, qui est une autoproduction parée en 2011. Et, et on avait comme première pièce de la même formation, v e r a l i s t Cold Bloodness, tirée du même album, évidemment. Bref, j'espère que ça vous a plu, que ça vous, a, ça vous incitera à aller、euh, fouiller un peu plus du côté de cette formation, parce que moi, je trouve ça cool. Et ça l'est. Ah oui. D'ailleurs, d'ailleurs,、ah、d'ailleurs, d'ailleurs, d a i l l e r s je vais juste vérifier quelque chose. Que quelque chose. Allez sur le site de réanimation. Euh, dans la section、euh, spéciale, cliquez sur l'album, la, vous allez arriver sur le MySpace, vous allez pouvoir écouter、euh, d'autres trucs pis u、euh, connaître un peu plus la formation,、là. Donc,、euh, ça risque de、euh, vous intéresser, j'imagine, et je l'espère. Donc,、euh, it's your turn! Imaginez-vous donc, euh, réanimation est maintenant disponible Le vendredi à 8 heures. Oui. En tout rediffusion. Tout à fait. Donc, l'émission que vous écoutez présentement ou que vous aurez manqué présentement, vous avez deux alternatives. La réécouter via le web, podcast sur le site de r a n i m a t i o n a d d c o m ou de la réécouter. Généralement, le podcast va être en ligne à partir du dimanche, quelque chose comme ça. Ou, si vous ne pouvez pas attendre, et j'espère que c'est le cas, vous pouvez l'écouter ce vendredi à 8h sur C'est Fou 89.1 FM. Alors, si vous êtes présentement vendredi, <rire> bien vous manquez rien. Ben non, <rire> si vous êtes présentement vendredi. <rire> si j'aimerais donc que ce soit le cas. <rire> <rire> oui, mais ça. <rire> hey! On va avoir un petit bloc, v i n c e n t Oui. Oh, jeu de mots. Ben oui, regarde ça. Avec,、euh, formation dans laquelle évolue le sympathique Michael a r k f i e l d Sympathique e t le terme, excusez-moi. Oui, c'est f a i t j a b o r d e mon beau chandail d'Opet, justement ici. p r é s e n t e m e n t Ce ne sera pas Opet, mais ça va être Bloodbat. C'est vraiment bon. Un b a n i Un peu plus sanglant, e、euh, t moi, je connais pas ce hippie, là. Ben, c'est hippie qui vient juste avant l'album dont j'oublie le titre de 2008.、Euh, je pense que c'est de l'avant-dernier album, si je me trompe pas. Ben, je vais aller vérifier On ça. On peut ça. aller vérifier ça. Je vais mettre la pièce,、euh, Weak Aside,、euh, c'est tiré de Unblessing the Purity. C'est apparu en 2008 sur Peaceville Records. The Fathomless Mastery. C'est ça. Dreads, ça. Dreads,、ouais, ça. Dread、oui. Quel b l a n de mémoire,、innocent. Ben, c'est le EP qui précède cet album-là. C'est un excellent EP qui est aussi excellent que l'album,、euh On aura également un h e n e r g e r de Norvège avec la pièce Nagelfar. On aura Razor of Ockham et Forest of Fog. Alors, tout d'abord, allons-y avec Bloodbat, Week Aside. Yo、ah.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 C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans Catène, la b ê t e m u s i e de guitare Razor. Ouais, ouais, Et c'était、ouais. Forest of f o r g、euh, One Man Band、euh, Suisse, avec Nebel Nacht,、euh, tiré de l'album Abgrund Day de 2006. C'était paru,、okay. paru sur Schwarz Metal Production. s <rire> Ben oui! <rire>、ah, poupée, hein? s w o i d s Metal Music Production. Hein, pour pire. Hein? Ouais, ouais, ouais. On a eu Razor of o c a m d'Australie avec Bite of Dogmata. C'était tiré de Hommage to Martyrs de 2009. C'était paru sur Metal Blade Records. On a eu les Norvégiens de h é n a r d g e r avec Nagelfar tiré de Noron de 2011. C'était sur Indie Recordings. Et on a commandé avec,、euh, com comment on dit? commencé avec Bloodbat h de Suède avec Weak Side. Tiré du EP Unblessing the Purity de 2008. Exactement. Oui, mon champion, dégrave. J'ai bien aimé un o r g i J'ai bien aimé cette ce, ce pièce-là. Ah,、ouais. oh, c'est cool.、Ouais. On dirait des Vikings qui débarquent et、oh. ils sont pas contents. Pas contents. Pas, pas contents. Content. Pas contents. Hey, t'as-tu une Wonderbar? <rire> T'es Une Wonderbar. Wonderbar. J'adore cette、euh, tablette de chocolat. Ça fait longtemps que pas mangé OK,、mmh, c'est bon. Okay.、Ben、avant de parler de bouffe, ben oui.、Ah、oui? oui. Ben oui. Ben, ben oui. On va pas parler trop de bouffe parce que moi, je suis bien influencé avec ça. C'est difficile, hein. Des ouais, fois, u r t o u t quand on parle de crème glacée, de ces chutes, là. Ah, non. Ah bon, parle... moi, c'est la crème glacée, ça se pape. i Il faudrait pas que tu te mettes à me parler de poutine, Ou de tarte aux pommes. Non, j'ai pas le goût de manger dessus. Moi, je suis pas... Pas, t'es pas sucreux. J'suis pas、toi. sucreux, moi. Moi, je suis malheureusement, anciennement saleux.、Mm. J'ai énormément coupé parce que... Une bonne poutine spéciale du roi, là, d'une place à Trois-Rivières ici.、Mm. Voilà. Arrête d'en parler, là. <rire> je vais pogner pour arrêter avant de retourner. <rire> j e s u i s assez influençable pour ça. 21h40, l'émission tire à sa fin. La semaine prochaine, je vous rappelle que je vous présenterai ce que j'aurais dû faire cette semaine, soit Corrigion and Conformities, deux pièces du dernier album éponyme. Et si vous êtes sage. Juste si. Juste si. Chose que je ne pourrai évidemment pas vérifier. Donc, je vous suis bien dit que je vais le faire quand même.、Ah. <rire> l a nouvel l e album de Six Feet Under,、I'm、Dead. Mais en attendant, il nous reste quand même un bloc musical, mon cher、oh. Sini s t r o s e Oui,、un、bloc constitué de choses que tu devrais e n t r a î m e r e n t r a î m e r Oui, ou entrevoir d'apprécier, selon le cas. <rire> On va débuter tout de suite avec la formation Valent Fire et la pièce. Ça, c'est bon. Bah, ça, je savais, tu vois. Et la pièce. あ、ピタミソウ、トゥイ。バン、ワペソウ。ピタミソウ、トゥイ、ナン。メレピエス、c a t h e offs r a l s of Dread。 Gold Thrower, la pièce de Kill Chain que l'on retrouve sur, malheureusement, je dois le dire, le dernier album paru en 2005, il y a bien longtemps. Those Once Loyal, sur l'étiquette Metal Blade. J'ai vraiment hâte qu'ils sortent quelque chose d'autre. Ça fait déjà comme pratiquement s 7, m ê six ans et demi, là, à peu près. Ils ne sont pas pressés. Ils tournent beaucoup. Ils tournent beaucoup en Europe.、Euh, je ne sais pas s'ils n'ont peut-être vraiment pas le temps de faire du studio. Ils vont nous faire un peu, c e q u e Morbid Angel l'ont fait quand、euh, ils sont revenus l'année dernière. a p u i s tout n e u ans, je pense. Peut-être que tu ne te feras pas tout autant là, j u s t e auparavant, nous avions Six Feet Under, et la pièce Revenge of the Zombie, une de mes pièces fétiches tirées du dernier album Warpath, qui est parue n 1997 sur Metal Blade également. Et nous avions v a l e n Fire, la pièce c a t h e r a l s of Dread, tirée de l'album A Fragile King, qui est le seul unique album inspiré、ouais, de cette promotion-là.、Ouais, ouais, de où sont-ils déjà Angleterre. Angleterre. Péro 2011 sur Century Media. Eh,、hey, c'est drôle, hein? Oui. Il y a deux semaines, mon micro sentait patchouli. Là, il le patchouli. Ça, v i s l sent le g s e à l'heater. C'est spécial, hein? Ha ha ha! Tu vois que、euh, tous les fragrances sont dans la nature, hein? Oui. Il y en a qui préfèrent avoir patchouli, d'autres préfèrent arbo arborer,、euh, zippo. o u i mais probablement que le gars, il sentait le patchouli, pis u là, il a essayé de s'en allumer un, pis u ça a fait un p o u l Ça se pourrait. <rire> Sait-on jamais. Sait-on jamais? La semaine prochaine, nous serons de retour, théoriquement. b e il y moins, i si... moins qu'il arrive. u n e f ê t e é t u d i a n t e ou quelque chose. Ouais. Ben, c'est pas supposé, là. C'est si on était en terminé, j'imagine que les choses、ou、vont. m o i n mal de vente, r très pressant ou. Ça, ça pourrait <rire> arriver. C'est imprévisible et,、euh, en fait, c'est incontrôlable aussi. e f f e c t i v e m e n t Ou j'ai simplement le cafard, rien qu'à penser que je dois te voir la tronche. Ah, ben là. Ça, c'est contrôlable. D'accord. bien moyen radical d'éradiquer. L'éradication <rire> totale. Voilà. Là, on a, serions là, nous serions là. Nous serons là la semaine prochaine avec,、euh, des présentations, ce qui me concerne, évidemment, comme je l'ai dit, Corrigent Comformities et possiblement le nouvel album de Six f e e t u n d e r Undead. Je ne sais pas, en ce qui te concerne, Sinistro, si t'avais des titres o u Ben oui, être... je vais présenter, e、euh, u sûr et certain, e、euh, le nouvel album de Unleashed.、Mm -hmm. Et je présenterai un autre album,、euh, dont je tairai le titre pour l'instant. Pour cause d'alignation mentale. Eh, pour cause de, je sais-tu, moi, ça va être quoi?、Ouais, moi,、mmh. je tu sais pas encore. Non. C'est parce que t'as pas, t'as pas d'embarras de choix, présentement. a i s je n'ai pas est... peur à tout, r à tout, e à tout. T'es toujours、oui. en train de terg tergiverser entre, ah,、oh, je vais-tu prendre lui ou lui? Ah,、oh, je vais prendre lui. La semaine prochaine, je vais prendre lui. Je vais revenir à lui. o u i c'est ça. C'est、ouais, ça. ça. T'as tout compris. Mmh. Mmh. Fait que là, pour tout le monde, on... On se revoit vendredi.、Euh... Oui, vous pourrez nous réécouter en rediffusion ce vendredi à 20h sur les zones de c i f o 89.1 FM. Vous pouvez l'avoir sur lecifu.ca pour l'avoir le, directement. Euh, en web. Donc, Et réanimation. Et Si vous êtes vendredi, bien à mardi. <rire> C'est ça. Et si vous êtes mardi, bien à vendredi. <rire> réanimation sera en rediffusion pour tout l'été sur les ondes de ces fous le vendredi à 20h. On se quitte avec une dernière pièce de l'excellente formation Vomitory. La pièce est en Serpent. C'est tiré de l'album Carnage Euphoria qui est paru en 2009 sur Metal Blade. Et sur ce, allez tous vous faire foutre. foutre. Go!